wa inna khayra al-kalam kalam Allah wa khayra al-hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar amma ba'd Donc <coughs> On va avec le 3 dans de la réalité de la secte de et donc, ça, c'est une chose très importante à l'époque actuelle parce que plus on, plus on rentre en contact avec des, des musulmans de différentes origines, de différents pays, on réalise que beaucoup de musulmans sont ignorants de la réalité de la croyance des Rafidah, les Shi'ah. Et ils ont, ils ont comme j'ai répété ça plusieurs fois déjà dans, dans les cours précédents, ils ont absorbés ou on leur a inculqué l'idée qu'il qu ne fallait pas faire de distinction entre les musulmans et que du moment que quelqu'un se dit musulman alors peu importe sa croyance peu importe ses pratiques qui sont contraires à l'islam c'est pas grave c'est on est tous musulmans on se dit musulmans on prétend appartenir à l'islam bien entendu, ce n'est pas, euh, pas de cette manière là qu'il faut comprendre les choses et donc euh, <coughs> l'importance de secours l'importance de ce secours ce c'est très, très important surtout à l'époque actuelle. On ne retrouve presque pas d'explications de, ou de, de clarification à ce sujet là, dans les livres, dans les cours euh, c'est très difficile à trouver pour quelqu'un qui n'a pas de, de connaissances. Et puis, Alhamdoulilah, yani moi je me souviens quand j'étais au, au début de ma conversion à l'islam, Alhamdoulilah, je suis tombé sur des, des livres qui avaient été traduits en anglais sur le sujet. Et puis, ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait clarifié beaucoup de points. Et entre autres, parmi ces livres que j'avais lu il y avait le livre de, de Cheikh Ihsan Zahir qui s'appelle « wa al-Tashayu' » C'est un livre qui parle euh, des Shia et qui explique euh, les différences entre eux et qui explique également son historique, comment il a été, comment il a évolué, etc. Donc ça, c'était un livre vraiment euh, très, très, très approfondi sur la question et ça m'avait vraiment aidé à, à comprendre la réalité euh, en ce qui concerne les Shia ou les Tachayou. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va lire la définition du terme « rafidah », qu'est-ce que ça signifie. Mais juste avant de rentrer dans l'explication du Cheikh Ibrahim al-Rahim à ce sujet-là, j'aimerais juste clarifier un petit point qui va peut-être être intéressant et bénéfique pour chacun d'entre nous, incha'Allah, par rapport à cette question-là. Comme le Cheikh, il l'explique ici, dans, le, dans ce chapitre, il mentionne que les chi'a, ah, ils n'aiment pas se faire appeler « rafidah ». Hein, les Shia, en particulier la secte de Rafidah ils n'aiment pas qu'on les appelle des Rafidah et ils préfèrent le nom Shia hein, parce que le terme a déjà comme euh, on le sait ça veut dire en arabe un parti hein, le fait d'être rallié à quelqu'un, de faire partie de son de son, de son groupe d'être avec lui donc euh, c'est pas nécessairement quelque chose de, de, de négatif ou de mauvais, à l'époque où il y avait les conflits entre certains parmi les « sahabas », on disait, par exemple, « shi'at ali » et on disait « shi'at ou » c'est-à-dire le parti d'Ali et le parti de mu'awiyah et ça n'avait aucune implication sur le plan doctrinal ou sur le plan de la croyance euh, c'est-à-dire que « shi'at ali » et « shi'at mu'awiyah » ils avaient des divergences des « j'tihad » ils n'étaient pas d'accord euh, entre eux sur des questions du « j'tihad » par rapport à certaines questions, en particulier la question d'appliquer la peine sur les responsables de l'assassinat de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc, euh, yani, Mu'awiyah, qui était un des proches de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, lui, il voulait que ces gens-là soient euh, attrapés et qu'on les punisse tout de suite. Hein, tandis que Ali, il disait c'est mieux avant d'établir le, le, de, de le khalifa et d'établir le, le, le pouvoir. Après, on va les attraper, après on va les punir. Donc, ça a créé des, des, des, des dissensions. Puis ça, ça, a eu, ça a fait qu'il euh, y a eu des divergences là-dessus. Puis, chacun a fait son estihad selon ce qu'il croyait être le plus bénéfique pour les musulmans. Puis, il est arrivé des conflits. Mais, malgré ces conflits là, il n'y avait aucune divergence entre les musulmans à cette époque là ou à ce moment là sur euh, les questions de aqidah, de croyance. C'est à dire que Shi et les deux ils étaient tous sur, la Ahl ils étaient tous d'accord en, entre eux sur les questions euh, de croyance et des fondements de l'A de l'islam. Les divergences sont arrivées de la part d'Abdallah ibn Saba, comme j'ai expliqué, comme on l'a expliqué hier, ce juif qui s'est infiltré parmi les musulmans pour propager ses fausses croyances. Et comme j'ai dit, euh, comme on l'a expliqué, et comme on va l'expliquer encore aujourd'hui, c'est lui qui a fait en sorte qu'il euh, y ait un mélange entre le terme qui est utilisé comme, euh, parmi le, les musulmans à l'époque, euh, le terme « shia » et les croyances déviées qui ont été assimilées ou associées à ce terme-là sont, sont apparues par la suite sont apparues, comme on va le voir, après euh, l'assassinat la, ou après la mort d'Al-Hussein donc c'est à partir de la mort d'Al-Hussein que par la suite euh, les, les, div les divisions et les l'égarement Au sujet de la croissance, ont commencé à se propager hein, par rapport au Chia, parce qu'Abdollah ibn Saba a euh, propagé cette da'wah-là par la suite. Donc, on va, on va le lire ensemble, incha'Allah. Puis, euh, c'est juste pour vous faire comprendre qu'à la base, euh, le terme chia n'était pas utilisé sur un plan de, de divergence basée sur la croyance. Après la mort du prophète, Sallam, il n'y avait, avait pas de justement de ces divergences-là euh, sur le plan de la religion. Tous les sahabas sont tous sur la même aqidah. Ceux qui ont ramené les bid'ahs et les innovations, hein, ce sont pas les sahabas, ce sont des gens d'égarement, des, des gens de bid'ahs comme Abdullah ibn Sabah et d'autres parmi les munafiqines de l'époque. <coughs> Donc, on va aller maintenant ce point-là que le sheikh Ibrahim al-Rahayl mentionne dans son livre المبحث الأول تعريف الرافضة هذه الرافضة الرافض في اللغة هو الترك يقال رفضت الشيء أي تركته والرافضة في الاستلاح أي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع لآل البيت مع البراءة من أبي بكر وعمر وسائر اصحاب النبي الله عليه وسلم الا القليل منهم وتكفيرهم اه لهم وسبهم لهم وسبهم لهم او سبهم اياهم او سبهم ومع تكفيرهم لهم Donc, que le cheikh explique que dans la langue arabe le mot rafd signifie d'abandonner de rejeter quelque chose ou de l'abandonner de refuser. Et dans le sens des terminologies qui sont employées aujourd'hui par rapport quand on utilise le terme rafida, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut désigner par ce terme On désigne une des sectes parmi les sectes qui prétendent euh, appartenir ou défendre la famille du prophète Mohammed sallam et qui rajoute à ça le fait de se désavouer de Abou Bakr et Omar, anhuma, ainsi que du reste des Sahaba des compagnons du prophète, excepté quelques-uns d'entre eux, hein, quatre ou cinq, qu'ils acceptent, tandis que les autres, pour eux, sont considérés comme étant des koufars. Hein, et donc, ils font leur takfir, ils font le takfir des sahabas, en commençant par Abu Bakr et Omar, et le reste des sahabas, excepté quelques-uns, et puis, ils les insultent également. Donc, ça fait partie de et de leur religion d'insulter les Sahaba et ils, ils pensent selon eux, c'est une forme d'adoration d'insulter les Sahaba et de les détester ils pensent qu'ils sont récompensés pour ça donc ça c'est une définition résumée du groupe des Rafidah parce qu'il y, y a plusieurs sectes chiites il y a plusieurs degrés de chiites hein. il n'y a pas un seul euh, un seul degré et c'est pour ça que beaucoup de gens sont, sont dans la confusion par rapport au Shia parce que le terme Shia, ce n'est pas le bon terme à utiliser quand on veut désigner euh, les, les, la, une des sectes qui est propagée actuellement dans le monde musulman comme étant euh, le, la religion chiite euh, ou la secte chiite. En fait, c'est euh, le terme qui est utilisé et qui est plus correct, c'est le terme Rafidah. Parce que ça désigne ce groupe-là en particulier qui est un des groupes qui fait le takfir et qui insulte les sahabas et en particulier Abu Bakr et Omar. Ensuite, là, le sheikh, il mentionne des paroles des Salaf à ce sujet-là. Il dit, « L'imam Ahmad, il dit, « Et les gens qui se sont débrouillent de les amis de Muhammad » Rassulullah sallallahu alaihi wa sallam O'min ashabi muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam O'yassubounahum O'yantakissounahum Donc euh, Comme c'est rapporté dans Tabakat al-Hanabila Ibn Abi Ya'la Dans le volume 1 à la page 33 Il dit que L'imam Ahmed a dit Les rafidats ce sont ceux qui se désavouent Des compagnons du messager Muhammad sallallahu alaihi wa sallam et qui les insulte et qui les et qui les dénigre hein et qui les rabaisse Donc ça c'est la définition donnée par l'imam Ahmad dans euh, lima, le fils de l'imam Ahmad qui était un aussi, qui était également un des imams de l'islam, Abdullah ibn Ahmad, donc le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit dans le livre Al-Sunnah, écrit par Al-Khalal, un des compagnons de l'imam Ahmad, dans une citation de ce livre, qui est la citation euh, 777, dans le livre d'Al-Khalal, Al-Sunnah, il dit, « J'ai demandé à mon père, qui sont les Rafidahs, il m'a répondu ce sont ceux qui insultent hein hein ou qui injurent Abu Bakr et Omar radi Allah anhuma et l'imam Abu Al-Qasim At-Taymi le surnommé qawam as-sunna في تعريفهم هم الذين يشتمون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي عن محبيهما donc l'imam qawam as-sunna Abu Al-Qasim At-Taymi qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Hujja fi Bayan il dit dans le volume 2 à la page 478 dans la définition des Rafida il dit ce sont ceux qui insultent Abou Bakr et Omar que Allah soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait de ceux qui les aiment wa qad infradat ar-rafida bayn min bayn al-firaq al-muntasiba lil-islam bi bi masabbati ash-shaykhayn Abiy Bakrin wa Omar Duna gairihima min al-firaq il-ukhra Wa hadha min izami khuzlanihim qatalahumullah Le shaykh, il dit la secte des Rafidah, c'est une des sectes qui a comme particularité hein, qui s'est distinguée des autres sectes euh, qui prétendent appartenir à l'islam du fait qu'ils insultent les deux shaykhs. Abu Bakr et Omar hein? et donc ça c'est quelque chose qu'ils ont en particulier par rapport à toutes les autres sectes, c'est la seule qui euh, a cette, cette particularité là hein? et qui, euh, qui, euh, qui s'égare euh, dans cette question là et ça ça montre la grandeur de leur, euh, leur égarement et la, la grandeur de leur de leur perdition qu'Allah les maudisse للشيخ الجزئي وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فابو بكر وعمر ابغضتهما ابغضتهما الرافضه ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف دونك الامام ابن تيميه رحمه الله ذا مجموع الفتاوى لولم كات لاج 435 il dit que les rafida détestent détest et modis Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, et ça c'est quelque chose qu'ils ont en particulier, d'entre toutes les autres groupes et sectes qui prétendent appartenir à l'islam. وَقَدْ جَاءَ فِي كُتُبِ الرَّافِضَ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا وَهُوَا جَعْلُهُمْ مَحَبَّةَ الشَّيْخَيْنَ وَتَوْلِيَهُمَا تَوَلِّهِمْ وَتَوَلِّهِمَا من, عدم من عدمها هي الفارق بينهم هي الفارق بينهم وبين هيرهم ممن يطلقون عليهم النواصب وقد روى الدرازي عن محمد بن علي بن موسى قال كتبت إلى علي بن محمد عليه السلام وهو أبو الحسن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ويعرف بالعسكري وهو أحد الأئمة الإثنى عشرية فقد روى الدارازي عن محمد ابن علي ابن موسى قال كتبت إلى علي ابن محمد عليه السلام عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت؟ Donc, euh, le sheikh, qu'est-ce qu'il dit Il dit, et ça a été rapporté même dans les livres des hirafidats, qu'eux-mêmes, ils témoignent de ça. C'est-à-dire, il témoignent que le point qui distingue leur groupe de tous les autres, c'est le fait qu'ils considèrent que celui qui aime les deux sheikhs, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar et qui, et qui les supportent hein, qui les aiment ils considèrent que, et que, que le fait de les aimer et de les supporter c'est ça qui est la distinction et c'est ça qui fait la, la séparation entre eux et leurs opposants okay? et Il donne à ceux qui aiment Abu Bakr et Omar et qui euh, les, les, les supportent ils leur donne le, le nom de Euh, nawasib, ils les appellent les Nawasib donc le terme Nawasib c'est un terme qu'ils qu utilisent pour, pour désigner toute personne qui, euh, qui s'oppose à Ahlul Bayt selon eux, bien entendu c'est pas, pas euh, qu'on s'oppose à Ahlul Bayt mais c'est eux qui euh, désignent les gens qui, qui aiment « Abu Bakr Omar » par ce terme-là pour les dénigrer. Donc, pour eux, pour les rafidats, depuis que quelqu'un aime « Abu Bakr et Omar », pour lui, c'est la preuve qu'il déteste « Ahlul Bayt » et qu'il n'aime pas la famille du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont inventé cette euh, appellation-là pour, pour les désigner. Bien entendu, yani, euh, yani, ça n'a rien à voir. Le fait qu'on aime « Abu Bakr Omar » Ça ne veut pas du tout dire qu'on est opposé à l'Ahlul Bayt, au contraire. Hein? Même Abu Bakr Omar eux ils aimaient l'Ahlul Bayt. Hein? Et ils aimaient Ali ibn Abi Talib et les, euh, les descendants du prophète Muhammad sallam et également sa famille. Donc, il n'y avait pas d'animosité entre eux et d'opposition entre eux. Et bien entendu, les chiars ont inventé ce stratagème pour appeler les musulmans à l'égarement puis les dévier. Donc, le cheikh, il cite justement les paroles dans, dans, dans leur livre. Qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet-là C'est dans un livre qui s'appelle oui. Al-Mahasin Al-Nafasiyya euh, oh, euh, Al-Mahasin Al-Nafasiyya écrit par euh, Ad-Darazi. Donc, il a rapporté Ad-Darazi, selon Mohamed Ibn Ali Ibn Musa, il a dit, j'ai écrit une lettre à Ali Ibn Muhammad hein, salam. ils disent salam, pour lui Ali ibn Muhammad, c'est un de leurs douze imams. Il l'appelle l'Azkari. Son nom, c'est Abu el-Hassan Ali al-Hadi ibn Muhammad al-Jawwad al ibn Ali al-Reda. C'est un de leurs douze imams parmi les douze descendants de Ali, Anhu Et ils lui attribuent bien sûr des attributs de divinité et euh, de, ou de semi-divinité, comme ils le font pour les autres imams également mais ça on va parler de ça dans, dans les chapitres qui vont suivre qui parlent de la croyance des Rafidah donc euh, il, a, il a écrit une lettre à Ali ibn Muhammad hein, al au sujet des nas, de ce, qui est un nasib hein, qui fait partie des nawasib de ceux qui opposent Ahlul Bayt ou qui n'aiment pas Ahlul Bayt et ils ont, il a posé la question est-ce que Pour, les, les, pour tester un individu à ce sujet là est-ce qu'on est, est a d'autres choses à, à le questionner est-ce qu'on est qu peut est-ce qu'on doit se baser sur plus que sur le fait qu'ils pré, font précéder Al-Jibd ou Al-Tarut et qu'il croient que ils, ils se sont unis les deux imams c'est à dire qu'ils les font précéder dans Al-Imamah C'est-à-dire que c'est eux les deux premiers khalifas. Donc, euh, il a répondu en disant que celui euh, qui, qui croit en ça... C'est-à-dire qu'il fait précéder Abu Bakr et Omar... Et qui croit que ce sont les deux premiers khalifas... Alors il est nasib. C'est-à-dire qu'il est parmi les gens qui détestent Ahlul Bayt... Et qui s'opposent à Ahlul Bayt. Donc ça, c'est leur définition. Et il faut noter aussi que dans cette question... Il, euh, il y a le terme qui est utilisé pour désigner les deux cheikhs, c'est-à-dire les, les deux euh, premiers khalifas, Abu Bakr et Omar euh, il y a les, qui, les deux termes qui sont utilisés, Al-Jibd et Al-Tahout ils, ils utilisent ces termes-là pour désigner Abu Bakr et Omar donc ils appellent Abu Bakr Al-Jibd et Omar Al-Tahout Allah le al Moustahal donc ça c'est comme c'est mentionné dans leur livre de tafsir Hein, dans le tafsir al ayashi dans le volume 1 à la page 246 quand euh, Yannisah euh, c'est un de leurs tafsir les plus, euh, les plus importants le tafsir de al ayashi dans le volume 1 à la page 246 au verset 51 dans surat Al-Nisa euh, Yannisah Alam tara ila alladhina ootu naseeban minal kitabi eux ils disent dans le tafsir de ce verset là que al jibt c'est Abu Bakr et at taghut c'est Omar ibn al Khattab donc ça c'est pour vous montrer comment ils, ils déforment les, les paroles d'Allah et comment ils insultent les sahaba al jibt c'est la magie et at taghut c'est les shaitans et les idas donc c'est comme ça qu'ils appellent les sahaba les deux parmi les meilleurs sahaba donc ça c'est un exemple euh, donc eux-mêmes eux ça c'est la preuve qu'eux-mêmes, ces gens-là, les, les rafidats ils, ils, ils considèrent que c'est ça qui fait la distinction entre un rafiddi et quel, quelqu'un qui n'est pas rafiddi c'est qu'il préfère ou bien qu'il place devant Abu Bakr Omar et qu'il croit que ce sont les deux premier donc celui qui n'est pas d'accord avec eux là-dessus c'est un c'est un nasib c'est à dire quelqu'un qui est en, en, en opposition et qui déteste ahlul bayt selon eux euh, la raison pour laquelle on les appelle des rafida yara jamhurul muhaqqitin anna sabab itlaq hadhihi at-tasmiya ala ar-rafida huwa rafd huwa rafdhuhum zaid ibn ali وتفرقهم عنه بعد أن كانوا في جيشه حين خروجه على هشام ابن عبد الملك في سنة 21 ومية وذلك بعد أن أظهروا البراءة من الشيخين فنهاهم عن ذلك يقول أبو الحسن الأشعري وكان زيد بن علي يفضل علي ابن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولى أبا بكر وعمر ويرى الخروج على أئمة الجور فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على أبا بكر وعمر فأنكر ذلك على من سمعه منه فتفرق عنه الذين بايعوه فقال لهم رفضتموني فيقال إنهم سموا رافضه لقول زيد لهم رفضتموني ولهذا وبهذا القول قال قوام السنه والرازي والشهرستاني والشيخ الإسلام ابن تيميه لشيخ الزي لا ريزون فور لا كيل اون لي على سو جوي Parmi les savants Ils disent que la raison pour laquelle on les appelle Rafidah C'est le fait qu'ils ont refusé ils ont refusé Zayd ibn Ali Et qu'ils se sont séparés de lui Après avoir été dans, dans son armée Lorsque euh, Zayd ibn Ali A pris les armes contre Hicham ibn Abdul Malik hein, En l'an euh, 121 yani, C'est à dire Après, après que Il euh, y yani, un groupe de son armée a commencé à euh, se désavouer de, des deux sheikhs... C'est-à-dire Abu Bakr et Omar... Donc euh, Zayd ibn Ali les a, leur a interdits de, de, de dire ça... Zayd, Zayd Abidin, comme on l'appelle... Il les a interdit de, de, de les insulter et de se désavouer d'eux... Et euh, à cause de ça, ils ont quitté son armée... Et ils, ils se sont séparés de, de lui... Et comme Cheikh le mentionne par la suite dans la citation de d'Aboul Hassan al-Ash'ari, il dit euh, ils, se ils se sont désavoués de Zayed ibn Ali et Zayed ibn Ali leur dit vous m'avez refusé. C'est à cause de ça qu'on les a appelés comme Aboul Hassan al-Ash'ari le euh, Il mentionne les paroles de Abou el-Hassan, al-Hash'Ali, dans son livre, Maqalat al-Islamiyin, le volume 1, à la page 137, Abou el-Hassan, il dit et que Zayed ibn Ali, hein, il préférait Ali ibn Abi Talib. Donc ça déjà, c'est une bida, de préférer Ali. Mais ce n'est pas encore l'extrême parmi les, les extrémistes des Shia. Ça c'est euh, une secte parmi les secte des chi'a qu'on appelle les Zaydiyya qui suivent Zayd justement, qui suivent celui-là Zayd ibn Ali eux ils préfèrent Ali ibn Abi Talib au-dessus de tous les autres sahaba hein, ils préfèrent Ali ibn Abi Talib au-dessus de tous les autres sahaba et ils, quand malgré tout ils, euh, ils défendent Abu Bakr Omar, ils sont d'accord avec Abu Bakr Omar ils ne les insultent pas Toutefois, il voit également parmi les innovations qu'ils ont, c'est qu'il considère que c'est permis de prendre les armes contre les dirigeants injustes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, y a un groupe parmi les chi'a qui avait donné une baïa à Zayd ibn Ali. Et ils sont partis pour euh, combattre avec lui dans son armée. Puis, il a entendu un groupe parmi son armée qui insultait Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhumain. Alors, il les a euh, réprimandés, il les a condamnés d'avoir euh, insulté de cette manière. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, quand il, quand il les a interdits, ce groupe-là, qui avait insulté Abu Bakr Omar, se sont séparés de lui, et ils l'ont abandonné. Alors, à cause de, à cause de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont le, Zayd leur a dit, «Rafatoumouni, vous m'avez refusé. » Et c'est pour ça qu'on les appelle dans la Fidra. Et cette opinion-là, c'est supporté par plusieurs parmi les ulama de la Sunna. Plusieurs ulama euh, mentionnent cet exemple -là. Et euh, ils mentionnent comme exemple, les sheikhs Ibrahim al-Rahayni, euh, l'exemple le, de Qawam al-Sunna, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans son livre Al-Hujjafi Bayan al-Mahajjah, le volume 2 à la page 478. Et euh, Ar-Razi dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « I'atikadat firak al-muslimin wal-mushirikin » à la page 52. Euh, et Al-Shahristani dans son livre « Al-Milal wal-Nihal » le volume 1 à la page 155. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiya rahimahullah, il explique ça dans son livre « Minhaj al-Sunna » le volume 1 à la page 8. Et dans « Majmou' al-Fatawa » le volume 13 à la page 36 donc euh, ça c'est pour les ulama qui ont expliqué cette raison là pourquoi on les appelle Rafuda donc il dit le sheikh que également euh, il y a Alashari qui a donné une autre explication il a dit qu'on les appelle Rafuda parce qu'ils ont refusé euh يعني eu la gouvernance de Abou Bakr et Omar ils ont refusé ils ont refusé de les accepter comme étant des imams comme étant des euh, kholafa et il cite les paroles de Al-Ash'ari à ce sujet-là dans le volume 1 de son livre Maqalat Al-Islamiyyin à la page 89 euh, il dit on les appelle Rafida il parce qu'ils ont refusé أبو بكر عمر رضي الله عنهما والرافضة اليوم والرافضة اليوم يبغضون من, من هذه يغضبون من هذه التسمية ولا يرضونها ويرون أنها من الألقاب التي ألسقها بهم مخالفوهم يقول محسن الأمين الرافضة لقب ينبز به من يقدم عليا رضي الله عنه في الخلافه نعم الرافضه لقب ينبذ به من يقدم عليا في الخلافه واكثر ما يستعمل للتف... للتشفي والانتقام دونك الشيخ ابن ابراهيم الرحيلي اذكى لي رافضه aujourd'hui ça l'aimait en colère de se faire appeler des Hein, ils considèrent que ça fait partie des, des, des, des, des, des noms qui, qui leur ont été attribués ou qui leur ont été donnés de la part de leurs opposants. Et donc, ils refusent de se faire appeler des rafidats. Ils n'aiment pas ça. Hein, ils n'aiment pas cette, cette appellation-là. Et euh, ils disent que ça fait partie des étiquettes ou des sobriquets qu'on leur a donné. Et euh, un exemple de ça, c'est... Un, un des Shi'a lui-même, Mohsen al-Amin, dans un livre qui écrit Ariane al-Shi'a, dans le volume 1, la page 20, il dit rafid, le terme rafid, c'est un sobriquet par lequel euh, les gens qui, ni euh, les opposants, ont donné ce, cette appellation-là à ceux qui font précéder Ali dans le Khilafah. Qui font précéder Ali, radiyallahu anhu, dans le Khilafah et il dit la plupart de ceux qui l'utilisent, il l'utilisent pour euh, se venger, comme par vengeance. Donc ça c'est leur euh, explication à ce sujet-là. Et, et donc, c'est la preuve qu'ils n'aiment pas se faire appeler par ce nom-là. Et ce n'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui par les chiens. Ils ont été décrétés par cette وقد تاثر بذلك بعض الكتاب والمثقفين فنجدهم يطلقون عليهم هذه التسميه وفي الحقيقه ان الشيعة مصطلح عام يشمل كل من شيع عليا رضي الله عنه شيخك كليك aujourd'hui le nom par lequel ils se font connaître et qui est connu aujourd'hui c'est le terme chi'a les rafida aujourd'hui se font appeler par le terme chi'a et c'est par ce nom-là qu'ils sont connus aujourd'hui par, par le commun des musulmans et il dit que euh, il y a beaucoup d'écrivains actuellement et de d'intellectuels et d'écrivains qui ont été influencés justement par, euh, par cette appellation-là et, et on les on, les, on remarque dans leurs écrits ils, ils utilisent le terme « shia » et ils n'utilisent pas le terme « rafidah » et Euh, Lechéikh il dit qu'en réalité, le terme chia c'est une terminologie qui est, euh, qui, est très, qui est très vague, qui est, qui, est très, qui est très vague et qui englobe beaucoup de, de, de, de, de catégories différentes de sectes parmi les chias et qui englobe même parfois des groupes parmi les gens qui faisaient partie de Ahl Sunna comme ceux qui étaient dans le parti de Hal à l'époque de Ali anhu qu'on appelait le Shia de Ali à cette époque-là, c'était tous ceux qui étaient avec Ali dans son armée, on les appelait le Shia de Ali. Mais à cette époque-là, ce n'était pas une secte encore. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de divergence entre eux et les autres musulmans. Tous les sahabes étaient sur la même aqidah. Et donc, si tu utilises le terme « Shia », ça peut vouloir désigner cela comme ça peut vouloir désigner les Rafidah ou les autres groupes de Shia ah qui sont plus égarés encore même que les Rafidah comme les Ismaïletes et les Bartiniens et eux c'est pour ça qu'ils aiment le terme chia ah, et qu'ils aiment qu'on les appelle chia ah, parce que ça englobe beaucoup de ça englobe beaucoup de, de, de, de choses, certaines qui peuvent être bonnes et d'autres qui peuvent être mauvaises et donc ils utilisent cette ambiguïté là justement pour euh, semer la, la, le doute et la confusion dans les musulmans de parmi les musulmans de donc ils aiment l'utilisation du terme chiite euh, tandis que le terme rafida il est clair hein le terme rafida on parle d'une secte bien spécifique parmi les sectes des chiites qui est une secte dégarée parmi les gens qui ont euh, insulté les sahaba et qui qui les, qui les ont déclarés kuffa et qui ont beaucoup d'autres égarements également donc i faut les designar par le terme Rafidah i no pas par le terme Shia perquè le terme Shia il est trop vague il n'est pas assez spécifique il n'est pas assez précis el sheikh il dit i record a les membres i els fers i els m'aïllats que hi ha 3 esnes Galiah Ali i no hi ha i no hi ha i els que el l'hulhuïa i el nubu i els que يدعون النص على استخلاف علي ويتبرؤون من الخلفاء قبله معامة الصحابة وزيدية وهم أتباع زيد, زيد, زيد, زيد بن علي الذين كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة ويتولون أبا بكر وعمر فإطلاق الشيعة على الرافضة من غير تقييد لهذا المصطلح غير الصحيح. لأن هذا المصطلح يدخل فيه الزيدية وهم دونهم في المخالفة وأقرب إلى الحق منهم بل إن تسميتهم بالشيعة يوهم التباسهم بالشيعة القدماء الذين كانوا في عهد علي رضي الله عنه ومن بعدهم فإن هؤلاء مجمعون على تفضيل الشيخين على علي رضي الله عنه وإنما كانوا يرون تفضيل علي على عثمان وهؤلاء وإن كانوا مخطئين في ذلك إلا أن فيهم كثيرا من أهل العلم ومن هو منسوب إلى الخير والفضل لشيخ يعلم الزكر لعلماء e euh, les gens qui sont, les ulama parmi ceux qui sont spécialisés dans les différentes sectes hein, et dans les positions des différentes sectes euh ils ont mentionné que les chiites sont de trois grandes catégories il y a les trois catégories euh, il y yani les trois catégories qui composent les différentes sectes des rafidh, des, des différentes sectes des chiites il y a trois grands groupes dans lesquels trois catégories dans lesquelles on peut les classer euh, il y a les raliyah c'est-à-dire les, les sectes des ah qui sont extrémistes et ce sont ceux qui exagèrent au sujet d'Ali et ils vont même parfois jusqu'à prétendre qu'ils possèdent la divinité ou bien la prophétie donc ça le, parmi eux ce sont les shi'a ah qui sont extrémistes donc on appelle les raliyah il y a une autre catégorie de shi'a ah, les râlias, les, les extrémistes, on peut les classer par exemple, on peut mentionner comme par exemple euh, les chi'a, euh, comme par exemple les ismaïlites, ou les batiniya, ou les qaramita. Hein? Ça c'est des chi'a extrémistes. ce qu'ils prétendent que Ali est Dieu, qu'il qu a une part dans la divinité, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est les sectes, des chi'a qu'on appelle al-râliya qui sont extrémistes. Maintenant, il y a une autre catégorie qu'on appelle Rafidah. C'est justement la, la, la catégorie dont on est en train de parler. Et ce sont ceux qui prétendent qu'il y a un texte, une révélation ou un texte, un hadith ou un verset dans le Coran qui mentionne que euh, Ali doit être le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et ils disent que le Coran, dans le Coran il a été enlevé et que Euh, et ils ont inventé des faux hadiths à ce sujet là et, et ils se désavoue des khulafahs qui étaient avant Ali anhu. il se désavoue des, des khulafahs Abu Bakr, Omar et Othman anhum. et il se désavoue également des sahabes en général donc ça c'est les rafidah okay. et aussi sont, hein, des, des, des gens qui sont égarés hein, et complètement euh, en dehors de l'islam et il y a l'autre groupe qu'on appelle les Zaidiyah donc les Ghaliyah et les, et les Rafidah ces gens là sont dehors maintenant les Zaidiyah ce sont ceux qui, qui suivaient Zaid ibn Ali et c'est ceux qui préfèrent Ali radiyallahu anhu par dessus euh, les autres sahabas mais malgré tout ils insultent pas euh, Abu Bakr Omar Hein? donc on les appelle des aïdiyya okay? et ça c'est des paroles qu'on peut retrouver, cette, cette explication-là on peut la retrouver dans le livre de Al-Maqalat Al-Islamiyya de euh, l'Imam Al-Ash'ari dans le volume 1 à la page 66 77 et à la page 137 et dans Al-Milal Al-Nihal dans le volume 1 à la page 145 de l'Imam Al-Shahristani Donc, ça, c'est expliqué de cette façon-là. Après, le sheikh, il, un, sheikh un, imam, un sheikh Ibrahim al-Rohayni, il dit que le fait d'utiliser le terme « shia » pour désigner les « rafidah » sans spécifier, hein, sans, sans euh, spécifier ou limiter, ou restreindre euh, le, le, de quel groupe des « shia » on parle, c'est incorrect. Donc, de juste d'utiliser le terme « shia » comme ça, ce n'est pas correct. Hein, il faut spécifier Quand on parle, on dit soit les rafidats ou soit on dit esma'achriya euh, ou bien les, les, les appellations qui, sont, qui distinguent, qui désignent de quel groupe de shia on parle parce que si on utilise juste le terme shia comme on vient de le voir, c'est trop général hein? et ça englobe, ça englobe plusieurs sectes hein? et même que, comme le sheikh il l'explique il dit que d'utiliser Hein, le terme Shia, ça englobe les Zéidiyas. Et les Zéidiyas, eux, ils ne sont pas aussi dangereux et pas, ou bien pas aussi graves hein, que les, euh, les Rafidahs, même si parfois, euh, ils, les Zéidiyas sont souvent les alliés des, des, euh, des Rafidahs. Ils les prennent pour alliés. Et puis, euh, souvent, aient, on voit souvent des Zéidiyas qui deviennent des Rafidahs très rapidement il y a des témoignages de ça euh, parmi les euh, les du Yémen qui parlent des zaidiyya parce que les zaidiyya sont souvent, euh, plus souvent au Yémen il y en a beaucoup au Yémen donc ils ont parlé justement des zaidiyya et euh, à quel point ils sont proches des rafida en réalité donc euh, malgré tout comme on dit comme le cheikh explique ici dit, les zaidiyya sont Moins, moins graves dans leur opposition, dans leur contradiction Et ils sont plus proches de la vérité que les rafidats Donc de, les, de désigner les rafidats par le terme « shia » euh, ça, ça les ferait entrer dans Et yani ça fait entrer les « zaïdi » parmi eux Et ça c'est incorrect Et il dit ensuite hein, Le fait de les appeler « shia » Ça peut même faire croire aux gens que on parle des chiats des anciens qui étaient à l'époque de Ali radiyallahu anhu hein? et ceux qui étaient un petit peu après aussi hein? qui étaient tous d'accord sur le fait que Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu euh, étaient meilleurs que Ali radiyallahu anhu, anhu donc les premiers le chiat de Ali à l'époque de Ali radiyallahu anhu ils étaient tous d'accord que qu'Abu Bakr et Omar sont meilleurs que Ali anhu. Hein, il n'y avait pas encore cette bid'a qu'ils avaient inventé. la seule euh, chose qu'ils avaient comme problème c'est qu'ils préféraient Ali par dessus Othman et même s'ils avaient une erreur à ce sujet là excepté que parmi eux il y avait beaucoup de ulama hein, et des gens qui, qui étaient euh, des gens de bien et des gens de, de, de, de mérite donc c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les rafid'a et les autres. D'accord Parce que sinon, on utilise le terme Shia et ça peut désigner beaucoup de gens, beaucoup de groupes différents. Certains d'entre eux qui sont très, très, très égarés. D'autres qui sont euh, égarés. Hein? Et d'autres qui sont euh, moins égarés. Donc, euh, et d'autres qui ne sont pas du tout égarés. Qui sont, ou bien qui, sont, qui ont fait une erreur, mais qui ne sont pas en dehors de la Sunna. Hein? Parmi l'exemple qu'on a mentionné, des anciens parmi les... يعني بين الشيعة ما نسمى الشيعة من علي الشيخ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صح... صحبوا علي أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر wa Umar wa inma kanu kana wa inma kana nizaa'uhum fi tafdhil Ali wa Uthman radiyallahu anhuma donc le cheikh al-Zikr hein cheikh al Ibn Taymiyyah il dit que les premiers chiites ah, qui étaient les compagnons de radiyallahu anhu on appelait chi'at Ali euh, à cette époque là hein, Euh, ils n'avaient pas de, diver de divergence et ils ne disputaient pas sur le fait qu'Abu Bakr et Omar sont meilleurs hein, ils étaient d'accord là-dessus ils étaient tous d'accord qu'Abu Bakr et Omar sont meilleurs qu'Ali mais leur divergence était ou bien leur, leur euh, désaccord était au sujet de est-ce que Ali est meilleur que qu'Othman ou non c'était là leur, euh, leur point de divergence, c'est la position correcte la vraie position à ce sujet-là, c'est que Othmane est meilleur qu'Ali, radiyallahu anhumain. Et qu'ils sont euh, en ordre hein? De, de, de, de, de préférence. Abu Bakr, c'est le premier, ensuite Omar, radiyallahu anhumain, ensuite Othman, radiyallahu anhumain, ensuite Ali. Donc, l'ordre de leur khilafah, c'est l'ordre de leur préférence. C'est la même chose. D'accord Mais, en ce qui concerne celui qui préfère, qui préfère Ali par-dessus, Othman, hein, il y en a parmi les, euh, les, les premiers, euh, parmi les, les sahabas à l'époque de, de, de... à l'époque de Ali, qui avait cette position-là, et il euh, ça reste quand même que ce sont des musulmans euh, sur la sunnah. Ce sont des sahabas. Le shaykh, il dit ensuite... فلهذا فإن, فإن تسمية الرافض بالشيعة من الأخطاء البينة الواضحة التي وقع فيها بعض المعاصرين تقليدا للرافض في سعيهم للتخلص من هذا الاسم ولما لما رأوا من كثرة ذم السلف لهم ومقتهم إياهم فأرادوا التخلص من, من ذلك الاسم تمويها وتدليسا على من لا يعرفهم بالانتساب إلى الشيعة على وجه العموم فكان من آثار ذلك ما وقع فيه بعض الطلبة المبتدئين ممن لم يعرفوا حقيقة هذه المصطلحات من الخلق الكبير بين أحكام الرافضة وأحكام الشيعة لما تقرر عندهم اطلاق المصطلح التشي على الرافضة فظنوا أن ما ورد في كلام أهل العلم المتقدمين في حق الشيعة yantazal yatanzal ala al rafida wa fi heen an ahl al ilm yufariquna baynahuma fi kaffati ahkamihim shaykh al thi que ça ça fait partie le fait d'appeler les rafida par le d'utiliser le terme chi'a pour désigner les rafida c'est une des graves erreurs des erreurs qui sont claires hein, et apparentes c'est des c'est des graves erreurs et beaucoup de contemporains sont tombés dans cette erreur-là parmi les gens qui ont suivi aveuglément les Rafidah parce que les Rafidah font beaucoup d'efforts ils font beaucoup d'efforts pour essayer de se, dés, de, de, de se débarrasser de ce nom-là. Ils veulent se débarrasser du terme Rafidah. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les Salaf ont fait beaucoup de, de, de critiques, ils ont fait beaucoup de... De, de blâme et de condamnation des, des, des, des, des Rafidah et le terme qu'ils utilisent dans les, dans les livres, les, les salaf les termes qu'ils utilisent dans les livres de Aqidah, quand ils parlent des, euh, de ce groupe là, ils les mentionnent en disant les Rafidah et ils montrent leur haine pour eux et donc les chiens les Rafidah ont voulu se débarrasser de ce nom là justement pour tromper les gens et pour les confondre hein, pour les mettre dans la confusion pour que on pense que les attaques, les critiques que les ulama d'Ahl Sunna ont fait contre les Rafidah ne s'appliquent pas à eux, hein? et qu'eux, ils ne sont pas euh, Rafidah, d'accord Que c'était un autre groupe peut-être, que ce pas eux. Et en s'appelant en, en se donnant le terme ou le nom Shia, qui est un terme général, et eh bien ils essaient de s'en enfouir, de s'en échapper et la, le résultat de ça les effets de ça, ça a été que certains étudiants parmi les débutants en sciences islamiques aujourd'hui <coughs> non, qui n'ont pas connu la réalité de cette terminologie là ont fait un, un grand mélange en mélangeant les règles qui s'appliquent euh, au rafidat avec les règles qui s'appliquent au shia ah. et donc ce qui est arrivé c'est que euh, étant donné qu'ils ont mélangé les deux appellations et qu'ils ont appelé les Rafidah ils les appelé des Shi'a ah, ils ont essayé d'appliquer les règles qui s'appliquent au Shi'a ah, au Rafidah en croyant que euh, les paroles des Salaf au sujet des Shi'a ah, ça s'appliquait exactement au Rafidah alors que les ulama font la distinction hein, dans la plupart des règles entre les Rafidah et les Shi'a ah. il y a une différence entre les deux le sheikh il mentionne des exemples à ce sujet là يقول الامام الذهبي في ترجمه ابان بن تغلب ذكر توثيق الائمه مع كيف صار station que j'ai mentionné tout à l'heure de Taymiyyah qui fait la distinction entre les anciens les premiers de Shi'at-Ali et les, les, les, les Rafidah uh, ça c'est dans Minhajus Sunna, le volume 1, la page 13 <coughs> je v'ai juste mentionné ça avant parce que je l'avais pas dit uh, donc uh, le shaykh dit à uh, propos d'Aban ibn Taghla uh, il dit qu'il y a un shi' et qu'il s'est dit qu'est-ce que l'a fait un shiat au thiat وحد الثقة العدالة والإتقال فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة وجوابه أن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد, فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو, والغلو فيه والحط على أبي بكر عمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتاج به لا يحتج به ولا كرامة الا ان قال فالشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحه ومعاويه والطائفه ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال المفتر ولم يكن أبان ابن تغلب يعرض للشيخين أصلا بل قد يعتقد عليا أفضل منهما لذلك الشيخ يقول يقول أن l'exemple du fait qu'on fait une distinction entre les les, les chi'a, les premiers et les chi'a qui sont venus par la suite, et qu'il faut distinguer entre qu'est-ce qui s'applique à ceux-là, et au rafidah, il faut faire une distinction entre les deux dans les règles qu'on applique c'est dans la parole de l'imam al-Dahabi qu'on le voit dans Mizan al-Iatidah le volume 1 à la page 5 et 6 il a donné dans la, dans la biographie de Abba'an ibn Tarlab hein, il a mentionné qu'il était thika Hein, que les imams ont mentionné que c'est quelqu'un de fiable malgré que c'est un shi'i alors euh, il pose la question il dit, comment euh, quelqu'un pourrait poser la question il dit, comment on peut euh, dire que quelqu'un est fiable alors que c'est un moutadé et le décret en disant que il a euh, la fiabilité et la justice et l'honnêteté et la maîtrise alors comment on peut dire que un un innovateur, un moubtada, et une personne honnête et juste. Et la réponse, c'est que la bid'a, il dit que la bid'a est de deux catégories. Une bid'a qui est petite, hein, comme le, le, euh, le rouleau, l'exagération, euh, le fait d'être dans le parti de Ali l'exagération à propos de Ali des choses comme ça dans, dans le fait d'être dans son parti ou bien une forme de Tashayur le fait de, de, de s'appartenir à ce shia, hein, au shia mais sans exagération et sans déformation Il dit, et c'est pour ça que beaucoup parmi les tabérins et les élèves des tabérins euh, ils avaient de la, de la foi de la pratique religieuse de l'honnêteté et si on rejetait les hadiths de ceux-là, beaucoup de des paroles du prophète sallallahu sallam y en y partiraient. Et il y a un mal là-dedans qui est clair. C'est un grand mal qui est là-dedans. Et ça c'est clair parce qu'on perdrait beaucoup des paroles du prophète sallam. Et il y a également une autre bid'a qui est grande. Il y a la petite bid'a, la bid'a qui est plus grande. C'est la bid'a des rafts. Hein? le, le, le raf total c'est-à-dire le, le rejet total c'est l'exagération le fait de rabaisser Abu Bakr et Omar de les insulter <coughs> et d'appeler à ça ça c'est une bid'a qui est grande hein? et qui est plus grave que la première qu'on a mentionnée et <coughs> cela on ne peut pas du tout les mentionner et se référer à eux et on n'a aucun, aucun respect aucun honneur pour eux ces gens-là jusqu'à ce qu'il mentionne par la suite <coughs> ensuite il dit et le shi'a qui était extrême à l'époque des salafs c'est pas le même que l'extrême le, à l'époque de ceux qui viennent à notre époque à nous, l'imam al-Dahabi il dit, les shi'a à l'époque des salafs c'est pas l'extrémisme parmi les shi'a ou celui qui exagère parmi les shi'a à l'époque des salafs c'est pas la même chose que euh, les, les, les, les gens qui exagèrent parmi les shi'a à notre époque à nous et il montre, il explique la différence entre les deux. Il dit, dans la, dans la, dans la, la connaissance et le, dans la, la tradition à l'époque des, des Salaf, quand il disait un chiri qui, qui exagère, ça voulait dire quelqu'un qui parlait contre Othman ou Az-Zubayr ou, -tal, ou Talha ou Mu'awiyah ou bien un groupe parmi ceux qui combattaient Ali, radiyallahu anhu, Hein, et qui hein, qui et qui les insultaient. Ça, c'était ceux qui, euh, qui étaient considérés parmi les ceux qui exagéraient à l'époque des salats. Et ceux qui ont exagéré à notre époque, l'imam Abdel Abidou, ceux qui exagèrent parmi ceux qui sont à notre époque, qui sont extrémistes, euh, c'est ceux qui les déclarent tous couffards, et qui se désavouent d'Abu Bakr et d'Aumar aussi. Hein, alors, celui-là, c'est un égaré, hein, un menteur. Hein, et donc, euh, Abban ibn Tarla ne s'est jamais euh, opposé à yani, c'est-à-dire, jamais insulté Abu Bakr et Omar. La, yani, il n'a jamais du tout même, en partant, il n'a jamais insulté Abu Bakr et Omar. Hein, et au contraire, il croyait même que euh, yani, c'est bien possible même qu'il croyait que Ali Abban euh, il a pensé que Ali Mais ça se peut qu'il croit qu'Ali est meilleur que les deux, mais il ne va pas arriver à les insulter. Donc ça, c'est euh, la distinction entre les différences d'appellation et d'utilisation des termes shia. Ça, ça peut vouloir dire quelque chose à l'époque des salafs, le terme shia, et à l'époque de l'imam al-Dahabi, le terme shia, ça veut dire quelque chose d'autre. Et il y a il fait la distinction justement entre les rafida et entre les chiites ah, euh, de, yani de qui existaient à l'époque d'Ali et les autres groupes de chiites ah comme les zaydiyya et les autres de ce genre donc le cheikh ridouane fait qu'il est de devoir en y somme hؤلاء ar-rafida euh le nom qu'on leur donne véritable qui est parvenu sur eux les لما في ذلك من اللبس والإيهام وإذا, وإذا ما أطلق عليهم مصطلح التشيع فينبغي أن يقيد بما يدل عليهم خاصة كان يقال الشيعة الإيمانية أو الشيعة الاثنى عشرية على ما جرت به عادة العلماء عند ذكرهم والله تعالى أعلم لشيخ الزين Euh, le, le sheikh il dit <coughs> qu'est-ce qui est obligatoire pour nous c'est de les appeler par leur nom et de les désigner par les, les, leur, leur appellation réelle les rafidah ou les rawafid au pluriel hein ça c'est leur nom qu'on doit utiliser et c'est les terminologies que les savants de l'islam ont utilisé pour les désigner ils ne les ont pas appelés des shi'ah de, de cette façon vague hein et euh, globales, générales. Non, ils les ont désignés de façon spécifique comme étant des rafidah. Hein? Parce que dans le fait de dire des shi'ah, il y a une sorte de ruse, une sorte de confusion. Qui, quelque chose qui n'est pas clair. On ne sait pas de qui on parle réellement. Donc, <coughs> il faut utiliser, si on, si on utilise le terme shi'ah, il faut en même temps utiliser un terme spécifique avec pour désigner de qui parmi les chi'as, de quel groupe parmi les chi'as on parle. Donc si on parle des Rafidah, il faut dire les chi'as Rafidah ou bien al al ou bien al ça c'est les termes par lesquels on les désigne. Les Rafidah, on les appelle imamiya, ou bien on les appelle donc si tu parles des chi'as, tu dis Ou bien « shia rafidhiya», o bien « shia isna ashriya», là, on sait de quel groupe parmi les shia tu parles. Hein, et ça, c'est les utilisations que les ulama ont mentionnées par rapport à ces termes-là. Donc, c'est très important de faire cette distinction-là. Donc, in on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, euh, sur ce, ce point-là. Et puis, on continuera, in dans le cours prochain, avec le développement des, de la secte des chiars, comment ils se sont développés et euh, comment ils sont apparus, comment ils se sont développés à quelle époque et qu'est-ce qui est arrivé euh, à ce moment-là donc ça c'est très important de, de, le, de le comprendre également parce qu'il y a beaucoup de mélanges dans la tête des musulmans justement hier parlé avec un, je parlais avec un, un frère que j'ai rencontré et puis je lui ai posé quelques questions justement sur euh, la question des, des Rafidah et des Shira qu'est-ce qu'il qu qu savait à ce sujet-là et puis j'ai réalisé que qu'il euh, yani, avait aucune compréhension yani, de, de la réalité de qu'est-ce que c'était la religion des Rafidah et euh, c'est dû à beaucoup de choses c'est dû à beaucoup de, de, de choses il y a beaucoup de facteurs qui influencent le fait que ces gens-là sont... Euh, ignorants de la réalité de ces gens-là. Euh, une des raisons, c'est à cause des gens de Bid'a, de Hizbiyah, qui veulent euh, couvrir les Rafidah, qui veulent les défendre, ou bien qui disent qu'il ne faut pas parler contre eux à notre époque parce qu'on est, est divisé et on est faible, et puis qu'il faut se réunir contre les kouffars soi-disant, au nom de, de l'unité. Et aussi, de la part des chiens, eux aussi, qui mentent hein, et qui cachent la réalité de leur croyances aux gens d'Ahl Sunna, quand ils leur parlent, ils leur fait qu'ils leur font croire aux gens d'Ahl Sunna que ils sont d'accord avec eux, alors que c'est faux. Donc ça, c'est très important de, <coughs> de le comprendre. Et dans certains exemples qu'on va donner, même, on va citer dans leur propre livre qu'ils qu publient en Iran et euh, même au Liban aussi, parce qu'ils ont beaucoup de livres en français et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que leurs livres sont parfois même vendus dans les librairies des koufars, dans les sections de, de, des livres qui sont euh, sur la religion, ils ont, ils ont même, leur, leur, euh, ils, ont même euh, ils sont même arrivés jusqu'à distribuer leurs livres dans les, dans les librairies, euh, dans les grandes librairies euh, des koufars, euh, celles qui sont euh, des librairies euh, comme on dit... Euh, ni à, à grand public. À On, comme les, comme ici, euh, les librairies qu'on appelle chapters, ou bien euh, une, illico. C'est des... des, euh, des euh, indigo, pardon. C'est des, des librairies qui sont, subhanallah, euh, avec... Euh, en tout cas, il y a toutes sortes de livres là-dedans, puis c'est... Euh, un grand, une grande surface et il y a toutes sortes de, de livres là-bas sur différentes religions puis il y a des livres sur le soufisme sur le euh, et tout, sur les modernistes les, les, les soi-disant euh, orientalistes donc il y a tout sauf l'islam le vrai, il y a tout là-dedans sauf le bon, le, la vérité, la, la sunna Allah l'a donc c'est pour dire comment, à quel point les, les koufars ils sont prêts même à faire propager tout ce qui peut amener de la division parmi la Ummah, parmi les musulmans et qui peut euh, amener les gens vers ce qui est opposé à la Sunna ça ne les dérange pas de, de laisser l'islam se propager mais ils en profitent en même temps pour faire en sorte que la confusion règne et que la religion des gens de se propage parmi les musulmans donc c'est ça la, la, la liberté qu'ils appellent, la liberté de croyance à laquelle ils appellent, c'est la liberté de confusion et de kouf et d'égarement donc là alhamdulillah, on voit que la plupart des, des, la majorité des musulmans sont des sunnites donc à cause qu'ils sont plus nombreux, alhamdulillah euh, ils ont plus d'impact dans leur darwa que les chiens, mais malgré tout, les chiars, on voit que ils, ils commencent à s'organiser et ils, ils sont très actifs dans leur da'a et il y a des groupes parmi les qui euh, collaborent avec eux et ça, ça fait en sorte que leur, leur, leur, leur égarement se propage donc il faut faire en sorte de les, de les repousser dans leurs mensonges dans leurs égarments pour protéger l'aqida des, des musulmans le sunna, parce que Il n'y a rien de plus cher, de plus précieux... ...et il n'y a rien qui a plus de valeur pour le musulman... ...que sa aqida, sa croyance. Ta aqida, elle, elle vaut plus que ton argent... ...elle vaut plus que ta, que ta personne, que ta santé... Hein? ...elle vaut plus que tout. Et donc, tu dois tout faire pour la préserver, ta, ta aqida. Tu, tu dois tout faire pour la préserver doit tout faire pour la défendre et de ne pas laisser des choubouhats et des égardements rentrer pour te dévier du droit chemin et donc c'est important de connaître la réalité de ce sujet là on va s'arrêter ici à samedi, prochain, euh, à samedi prochain pour le cours sur les shi'a puis euh demain inshallah euh al usul sanata inshallah donc assalamou aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou